Bonjour à toutes, vous êtes euh, sur Radio Campus Lille, il est 15h et vous écoutez Goodbye Kevin, la 162 e en compagnie de Pierrot. Bonjour Léna. Et de moi-même Léna, bonjour. Bonjour à tous, vous êtes au bon endroit, au meilleur moment. Ça va bien Oui, très bien, en ce jour férié. En ce jour férié, c'est vrai qu'on est le 8 mai. Euh, bah, commençons, commençons mon cher Pierre-François, on va à Strasbourg. Ah, on y va souvent en Strasbourg. On y va souvent, et bah, pour la même raison, c'est que là, euh, on, je vais te passer une petite découverte, euh, non, une petite actualité, pardon, du label Octoberton que j'aime beaucoup. Euh, donc, je vais te parler d'un groupe strasbourgeois formé donc, vers 2010, c'est un peu un groupe showcase, post-punk, euh, pop, euh, ça s'appelle Hermetic Delight. Ouais. Et en fait, donc eux, ça fait à peu près 10 ans euh, qu'ils sont sur cette scène-là. Ils font des tournées. Ils ont tourné avec Jessica93, il me semble. Euh, J'ai plus les autres noms de groupe en tête. Ils ont 3 ou 4 P à leur actif. Et ils viennent d'annoncer la sortie de leur premier album, leur début album, euh, le 22 mai prochain, qui va s'appeler FA Cult. Et donc, du coup, je te propose d'écouter le premier extrait, qui s'appelle « Rockstar Larry ». C'était Hermetic Delight avec leur euh, morceau Rockstar Larry. Pro... En fait, j'ai un doute, je me demande si ce pas un T Rockstar Tari Et que j'aurais ma... oublié le, le, le bar sur mon thé Non, non, c'est un L. Bon, ben voilà. C'est <rire> bon. Euh, voilà, donc, euh, premier extrait de leur prochain album, leur premier album, euh, prévu pour le 22 mai. Euh, dans leurs influences, ils citent euh, My Bloody Valentine, les Pixies... Euh... Ouais, j'allais rebondir en disant que c'était bien Showgate. Ouais, euh, avec le côté Mazistar pour la voix féminine. C'est vrai. Mais Et bah, euh, oui. il cite aussi Siouxsie and the bunches, mais je ne connais pas. Si, c'est un groupe années 70-80. Ah, ouais. Punk, post-punk, il y a un tube qui est connu. D'accord. Je ne saurais pas le rechanter puisque je ne sais pas chanter, mais. <rire> je... On oh, l'est juste après, on l'écoute. L'émission, entre nous. Oui, oui. Hein <rire> on se comprend. Un. On se comprend. Euh, eh bien, on va passer à mon. Coup de cœur de la semaine, euh, la pépite. Super, j'adore les pépites. Ça ne veut pas dire que les autres morceaux que je vais vous passer, ils ne sont pas bien, mais celui-là, c'est... C'est en euh, top du top. Voilà, c'est ma préférence à moi, comme dirait euh, Julien Clerc. Euh, c'est A Girl Called Eddie. Euh, c'est le projet solo de Erin Moran, mais elle est connue pour, surtout pour euh, A Girl Called Eddie. C'est le nom de son projet musical. Euh, donc, qui était un peu disparu des radars depuis 15 ans. Elle, elle. Elle, ouais, ouais, elle avait sorti un album euh, initialement en 2004 ah, qui, oui. était produit, euh, qui était son premier album qui était produit par Richard yes. Holly. Euh, avant, elle était euh, sur la scène trip-hop anglo-saxonne euh, euh, des années 90. Oui. Avant, dans les années 90. quoi. Et euh, donc, euh, bah, là, elle était absente. Elle, on l'a revue il y a peu de temps, en 2018, sur le projet euh, The Last Detail. C'est le projet de Mehdi euh, Zanad. Ça non. Tu dis rien Non, non bah oui. alors là, là, sur les deux, deux noms, deux, trois noms, là, j'étais là, ok, je vais de dire. oui dans détail, ça te dit rien Non, pas du tout. Bon, mais, mais Dizanan, moi, c'est aussi un gars que j'aime beaucoup parce qu'il avait sorti le projet Fougou et qui était une sorte de ah. pop baroque et symphonique, ouais. euh, qui est un truc euh, super euh, chiadé euh, que j'adore, qui était sorti en 2004. Ouais, mais ça me dit quelque chose. Enfin, que toi, tu écoutes ça, Fugu. T'as pas un album de ou de trucs comme ça Non, je le recherche. J'aimerais bien. Voilà, c'est dans, dans, dans ma want list. Ah, c'est peut-être ça, là. Euh, et donc ils avaient The Last Detail qui était un superbe album hein, de, de pop euh, je sais plus si on est passé je crois qu'on l'a passé dans l'émission mais bon il y a tellement de groupes qu'on passe ça ne s'arrête pas donc en 2018 elle était sur son projet avec lui Le, il partageait la, la tête d'affiche et là elle, elle a sorti un album euh, elle a fait un album 2019 sorti début 2020 euh, un deuxième album qui s'appelle Been A Run chez Elephant Records et euh, bah là c'est un album qui est porté euh, par sa voix Qui est, euh, qui est très belle. Et également, on est sur la, en termes de thématique sur la pop euh, West Coast FM des années 70-80. D'accord. Notamment, ça rappelle des groupes comme les Carpenters euh... ou encore Elvis Costello. D'accord. Voilà, pour l'univers. G, c'est bon. Donc en fait, tu as l'impression d'avoir un, un classique du soft rock US quand tu l'écoutes. Donc déjà, rien que soft rock, ouais. on est sur du cool, tu vois, paisible, ça va être sympa Tranquille. Euh, et en plus, moi, il y a tout ce que j'aime. Et je ne sais pas si c'est l'influence de Medizanan même s'il participe pas euh, sur le, le projet. Mais il y a le, quoi, tout ce que j'aime, le côté euh, orchestral. C'est superment orchestré avec des cuivres, du piano, des cordes. Sur cet album, il y a des chœurs, donc il euh, y a même de l'harmonica. Donc c'est un, un super album, je trouve. Je suis tombé dessus. J'ai fait mais c'est vieux, c'est nouveau. Euh, c'est tellement riche, c'est. De toute beauté. <rire> donc la question fatale, est-ce qu'on arrête 2020 suite à la sortie de cet album Tellement c'est beau. Euh, donc, allez, maintenant, trêve de bavardage. On va écouter C'est le morceau Binarand, comme le nom de l'album Binarand, Binarand, de A Girl Called Eddie. Et on en reparle juste après, les si tu veux. Ça marche. Girl, where you been Binaran run. <rire> de A Girl Called Eddie. Euh, tout l'album est aussi qualitatif que ce morceau, donc je vous le conseille fortement. Très bien, et eh bien ce qu'on va écouter ensuite, c'est un truc aussi qu'on a conseillé, enfin genre non, pas du tout. Euh, en fait, c'est un groupe que j'ai découvert via l'Instagram de Allomode, Euh, qui partage de temps en temps les musiques qu'elle écoute. Et du coup, j'ai vu ça, j'ai été attirée par la petite pochette et je suis allée écouter car j'ai été piquée par la, par la curiosité, figure-toi. C'est une bonne qualité. Ouais. Alors, ce groupe-là, il est basé à New York. Il s'appelle You Bet. Euh, ce groupe-là, en fait, c'est un live band. Enfin non, c'est un, un gars, Nick You Bet, euh, qui s'est entouré d'un live band, du coup. C'est lui qui compose. Et en fait, cet album-là que j'ai écouté en entier, plusieurs fois, euh, il m'a pas mal plu parce qu'il y a des côtés très aventureux. Alors, dans quel sens Il sort des sentiers battus. Bah, oui, voilà. C'est-à-dire que c'est... Il y a quand même des morceaux très mélancoliques, mais d'un coup, bam, tu t'y attends pas et il y a un, une espèce de petite explosion énergique, un petit côté lumineux qui ressort de aussi de là. Comme un acte email que tu prends le matin, quoi. Ouais. un petit café, ouais. bam Ce qui fait que, au détour, de... enfin, dans un même morceau, au détour d'un passage, en fait, euh, tu penses que tu es un petit peu dans l'obscurité, mais au final, hop Et Il y a un truc qui te reprend. Eh bah, il appuie sur l'interrupteur ouais. Non, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est des compositions qui sont assez riches avec des accords que tu n'entends pas. Partout, enfin tu vois, euh, et, et un là, peu, ouais. ça dénote, mais sans, euh, sans. Du, du côté de la bonne façon. Quoi. Voilà, et il euh, y a un peu ce côté-là chez Halo que j'aime beaucoup, tu vois, avec des morceaux très construits qui partent un peu dans tous les sens, qui sont super beaux, ouais. et, euh, et voilà, et c'est aussi un album plutôt intime, mais je trouve que ça va bien du coup ce côté un peu déstructuré, parce qu'il aborde euh, des thèmes comme euh, c'est difficile de, de dire adieu à, sa, à son enfance, à sa jeunesse, c'est difficile de rentrer dans l'âge adulte et dans, je sais pas quel âge là d'ailleurs, euh, et de faire face à la vie des fois qui est très réelle, très brutale. Enfin, euh, tu vois, il y a un aspect thérapeutique aussi. Euh... Oui. Enfin euh, voilà, il parle aussi de solitude, euh, parce que quand il arrive à New York, c'est très difficile pour lui. Tu vois, la musique, ça a été thérapeutique, il s'est mis à écrire beaucoup. Et, euh, et voilà, et donc il parle aussi un peu des psychoses qu'on peut avoir jusqu'à la maladie mentale. Mais, euh, mais, mais voilà, je ne sais pas, je trouve que le tout, ça, ça donne quelque chose d'assez brut et puis en même temps très, euh, très sensible. Enfin, j'aime bien. Ah bah, j'ai hâte d'écouter là. Ouais, donc euh, comme c'est des morceaux courts, euh, je pense qu'on va en passer deux à la suite. Donc, un premier morceau qui s'appelle Mental, Mental euh, qui euh, dure qu'une minute quarante, mais qui est super efficace. Et après, un autre qui s'appelle Cycle. Euh, qui dure un petit peu plus longtemps et enfin, voilà, ça donne un aperçu. Cycle tu veux dire Cycle, c'est mes deux morceaux euh, qui de l'album. Allez c'est parti, de You Bet, hein, on ouais, dit son you nom Bet. comme ça et donc You Bet, euh, vous venez d'écouter euh, du coup deux extraits de son premier album Compare and Despair euh, qui est sorti en janvier sur le label euh, Badabing, un label euh, qui est basé à Brooklyn il me semble. Dans la ville de New York. Exactement, ouais. pas mal, Enfin, moi en tout cas j'ai beaucoup accroché, c'est les deux morceaux qui m'ont fait dire ah ouais j'aime bien. Ah oui, oui oui, non, mais je trouve ça très chouette aussi, euh, je... Ta, ta, ta, ta description et ta présentation euh, je comprends ce que tu voulais dire d'habitude ouais. je comprends rien du tout <rire> mais tu vois c'est un peu enfin c'est voilà ouais c'est voilà c'est <rire> comme dans les affiches de films y a sera, ça sera écrit ça pour euh, décrire l'album bah c'est voilà ouais. la, pour la petite histoire c'est euh, l'ingé son de Frankie Cosmos et compagnie euh, qui est aussi batteur dans un groupe qui s'appelle Avaluna qui est tombé sur son bandcamp euh, et qui a dit ah tiens ça c'est pas mal et tout alors que sur le bandcamp c'était que des trucs pêle-mêle genre bah t'avais des extraits de son rire juste son rire qui était enregistré comme on a pu l'entendre euh, au bout du premier morceau que j'ai passé à la fin ouais ouais et euh, euh, des, genre une chanson pour sa belle-mère une chanson d'anniversaire enfin euh, tu vois que des trucs comme ça puis des très belles compositions très complètes et elle a dit oh, tiens ça pourrait peut-être t'intéresser Cathy je sais plus quoi et qui a été intéressée du coup ils l'ont aidé à, à faire son, son album très belle histoire Tadam maintenant c'est à nous de l'écouter <rire> euh, moment hommage il y en aura un autre d'hommage mais premier hommage à Tony Allen qui nous a quitté euh, il y a peu Euh, C'est un hommage en même temps, bah, je vais mettre en avant son dernier projet qui est sorti, qui est sorti sur le label World Circuit, euh, l'album Rejoice qui, est, euh, qui reprend bah, des sessions d'enregistrement euh, gravées en 2010 par deux légendes de la musique africaine, qui ne sont plus là malheureusement. Il y a Hugues Masekela qui est euh, bah, un, un pionnier de l'afro-jazz. Et qui est aussi un symbole de la lutte contre l'apartheid, la, notamment aux côtés de sa femme Myriam Makeba. Ouais. Elle qui est connue pour le morceau euh, Pata Pata. Ouais. Tu vois, euh, Pata ouais, ouais, ouais, C'est un dur. Euh, oui, oui, c'est si, si, si, si, bon, je l'ai. Pata <rit> ou Pata Je ne voulais pas le chanter, trop dur à chanter. Et le, bah, lui, qui est euh, Tony Allen, qui est euh, le maître rythmicien euh, de l'Afrobeat. Voilà, un batteur d'exception. Euh, J'ai lu plein d'interviews de, de musiciens qui avaient joué avec lui en disant. Euh, C'était impressionnant parce qu'il refaisait un morceau d'une manière différente, mais toujours avec ce groove qui est... Euh, Caractéristique qui, euh, ouais, de, de sa personne. Et qui, se, qui est difficile à reproduire. Ah quoi, oui. qui, est, voilà, qui est le, le sens de la musique qu'il a en lui, quoi, le, le, le sens de l'afrobeat. Et donc, c'est de là ils s'étaient rencontrés dans les années 70. Lui, il est trompettiste. J'ai oublié de le dire. Ils s'étaient rencontrés quand lui revenait d'exil. Euh, Hugues Masekala. Ils se sont rencontrés Au Nigeria. Là, là, là, là où il y a la, la source de l'Afrobeat euh, ils il voulaient passer du temps avec Felacuti. Couti, mm. et euh, donc pendant longtemps ils étaient sur la réflexion de projets d'albums communs parce qu'ils s'entendaient bien tout ça et puis, euh, puis ça s'est jamais fait et euh, ça ça limite ça a été euh, enterriné euh, comme impossible avec le décès en, en janvier 2008 de Masekala donc on s'est dit bon bah, la rencontre entre deux euh, pionniers de l'Afrobeat et de l'afrojazz euh, ne va pas se faire Et en fait, pourtant si, parce qu'ils étaient en tournée en 2010 euh, au Royaume-Uni, chacun de leur côté, et ils se sont retrouvés en studio. Et donc, il euh, y a eu euh, l'album Rejoice, qui s'appelle euh, cet album. Il s'est constitué de ces sessions d'enregistrement inachevées et qui ont été finalisées par euh, un producteur et par Tony Allen. D'accord. Voilà. C'est grosse histoire. Hein. Grosse histoire. Euh, surtout qu'en plus, bah, sur ce disque... C'est tout un symbole. Et bien, ils sont accompagnés de la nouvelle génération des musiciens de jazz qu'on a déjà évoqués euh, dans diverses émissions comme euh, Tom Herbert qui joue dans The Invisible ou Joe Armand Jones qui joue dans Ezra Collective mais qui a aussi son propre euh, album ou encore Moutalé Schrasby qui joue dans Korokoko. Donc voilà, tu vois, il y a toute ce, ce, cette rencontre entre le, ces deux univers, c'est générationnel et c'est un superbe album je trouve que je ne sais pas si c'est le cuivre, mais je trouvais qu'il y avait un côté. <rire> euh... Les fameux cuivres. Non, il y avait un côté un peu d'Amérique Latine euh, dans ce morceau. Quoi. Euh... Voilà. Donc c'est un, un superbe album comme d'ab, euh, super bien produit, euh, super, euh, super groove, super musicien. Euh, Rejoice. Euh, nous on va écouter le morceau We Have Landed. Et euh, laissez-vous porter. C'est d'une beauté. Ah, C'était We Have Landed, euh, dernier morceau qui clôture euh, bah, le dernier album de Tony Allen euh, où il partage la vedette avec Hugues Masekela et euh, c'est une tuerie donc euh, je vous le conseille à nouveau. Euh, voilà Tony Allen est parti euh, mais sa musique reste, il est éternel <rire> Eh bien, la personne que je vais vous présenter n'est pas morte, moi, du coup. Pardon, désolé. Il s'agit de euh, Francisco Buarque euh, des Hollanda, euh, plus, enfin, plus connu sous le nom de Chico Buarque. Buarque, Buarque, je ne sais pas. Buarque. C'est un chanteur, compositeur, acteur et dramaturge brésilien. Et fait partie des artistes qui ont contribué à l'émergence, dans les années 60, de ce qu'on appelle la Musica Popular Brasileira. Euh, qui la a un... MP euh... voilà exactement la MPB qui est un genre musical qui fusionne en fait euh, c'est issu de la fusion de, de styles comme la bossa nova, le, la samba le jazz, le rock and roll et euh, qui est également en fait devenu un peu plus tard euh, le support euh, d'une expression contestataire face euh, au pouvoir détenu par les militaires parce que euh, du coup pendant la dictature militaire de 64, du Brésil de 64 à 85 Et, euh, et en fait, d'ailleurs, oui. Non, non, non, je, je, je te laisse continuer. Ah d'accord, je pensais que tu lui avais la main. Du coup, euh, lui, euh, il est assez connu pour ses prises de position militante, euh, que ce soit à travers la musique, euh, les paroles qu'il écrit et euh, les pièces de théâtre qu'il monte. Il a déjà, enfin, il, il a été censuré un nombre incalculable de fois, que ce soit en, en théâtre ou en musique. Euh, il a même dû des fois euh, changer d'écrire sous un autre nom. Pour être sûr d'être publié. Il a été emprisonné, il a, été, il a dû s'exiler en Italie. Et, euh, et voilà. Et il arrive tant bien que mal euh, euh, à, à faire tout ça. Oui. Et euh, du coup, euh, il a aussi écrit. Voilà. Pardon, excusez-moi, je me suis perdue. Il a écrit pour le cinéma. Beaucoup de musique euh, pour le cinéma. Et donc, euh, tu vas comprendre pourquoi. Parce que le, pa le morceau que j'ai choisi de passer, c'est un morceau que j'ai découvert euh, quand j'écoutais des trucs de librairie musique. Ah, d'accord. Voilà. Et euh, c'est lui, par exemple, qui est à l'origine du morceau euh, Ok, c'est là, qui est repris par Claude Nougaro, entre autres, à Ah, tu verras, tu verras. Mmh. Tu vois Et euh, pareil, ces chansons, elles ont été reprises par Pierre Vassiliou, euh, Georges Moustaki, France Gall, chez euh, euh, Love même, carrément. Enfin, euh, voilà. Donc, chez la tête, tu aimes, Tu aimes moins, quoi. Tu aimes, non, moins. mais enfin, euh, voilà, pour te dire à quel point, en fait, son œuvre, elle est quand même assez reconnue mondialement, même si tu sais pas à la base que c'est lui, tu en as forcément entendu parler. Là, c'était beaucoup de Français hein, que tu as signalé. Ouais, parce que là, du coup, j'ai oui, eu. Le... pour je vois le. Pour le côté Comme français. les Beatles qui doivent être de... ouais. tous les tributes dans n'importe quel pays, je pense. Hein. Du coup, le morceau qu'on va écouter, c'est un morceau qui, sent... qui est sorti en 76 sur son album qui s'appelait Meus Caros Amigos, qui doit vouloir dire euh, Je tiens à mes amis. <rire> comme ça, ou mes chers amis. Ah, Peut-être plus ça, mes chers amis. Et il s'appelle Passaredo. Hetarroxo, merroo, uirapuru A chega e vira, engole vento, sair a ambu Foja asa branca, vai patativa, dooduto do, do, do, jutuin é show sangue, showtie fogo, show roxo e sem fim Some coleiro, anda trigueiro, te esconde colibri Voa macucu, voa viúva, o chariti Bico calado, toma cuidado Que o um homem venha aí O um homem venha aí O um homem venha aí um Me e quero quero oh, tico, tico. Um o tico-tico Quando pardal chapim Show cotovia, show fria, show pescador martin Some rolinha, andandurinha, te esconde bem te vi Voa bicudo, voa sanhaço, vai juriti Fico calado, muito cuidado, o homem vem aí O homem vem aí C'était Chico Boarque avec Passaredo Passaredo Limite la chanson était plus courte que ta présentation qui était très <rire> intéressante Merci, non, non, encore je... une manière de dire que les histoires les plus drôles sont les plus courtes Non, non, c'est que c'est un peu frustrant, et on, on a envie d'en avoir d'autres. Ah oui, d'en avoir encore d'autres sous la dent. Bah, allez écouter, il y en a plein partout. Il a une discographie de Marlouf. C'est marrant, es, son son, tu sens que c'est une atmosphère. Ouais. Bon, alors Moi, ça me fait penser à des vieux films français des années 70-80, je sais pas, la patte. Euh... Mais il a travaillé pour le cinéma français. Euh, bah oui, c'est ce que tu dis, le côté Pierre Vassilou, je trouve euh, direct. Ouais, ouais, voilà. C'est intéressant. Oui, oui, oui, il a écrit des romans aussi, ce monsieur. Et des romans qui ont été adaptés en film aussi. Vous voyez partout quoi. Ouais. Euh, et ben là, on va, on va sur une autre scène, une autre ambiance. Euh, <rire> avec les PVA, qui est, euh, qui est un projet des Londoniens, Ella Harris, Josh Baxter et Louis Satchel, ils sont rencontrés tout simplement lors d'une soirée bien arrosée dans <rire> une maison. <rire> tu vois, c'est même pas dans un bar, ils étaient déjà en mode confiné. <rire> Euh, et donc, bah, pour le moment, il y a trois morceaux qui sont disponibles, mais ça traverse les genres. Donc, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans, dans ce qu'ils ont fait. Dans le morceau qu'on va écouter, qui s'appelle Divine Intervention, vous avez compris ce que ça voulait dire. Il euh, y a un côté euh, bah, techno, il y a un côté aussi euh, un peu ensoleillé euh, de le côté caribéen ouais. de la musique, tropicale, Exact. et euh, groovy. Et il y a aussi une phase bien industrielle. Ok, <rire> putain. Peut-être qu'il prend un peu le dessus parce que industriel plus techno, ça peut ouais. tuer le côté carabien. C'est vrai. Euh, et donc, bah, la, la recette, elle est simple c'est des synthés à bloc, <rire> de l'auto-thune de et, <rire> et des boucles de batterie. <rire> bon, bah, voilà. Donc voilà, il y a trois morceaux. J'avais bien aimé ce morceau quand j'ai écouté euh, Divine Intervention. Ils sont chez Speedy Wondercond. Oui. Et Lena veut dire quelque Moi, chose. Moi, j'ai une question à te poser du coup, c'est des morceaux qui ont été composés pendant le confinement Non, non, non. Ah, pas du ah bon. Ok, d'accord. Non, non, non, il date de 2018, ah je oui, crois, ou 2019. Okay. C'est tout frais. Il y a un album qui devrait sortir ou un EP euh, bientôt. Donc, on écoute tout de suite les PVA. En anglais, ça se dit PVA. <rire> c'est ça, hein, Oui, c'est ça. Bien écouter le morceau, vous savez le titre. Hein. si mmh. Vous arrivez en cours de route dans l'émission Goodbye Kevin, la 162e. Euh, le titre de ce morceau des PVA, c'est Divine Intervention. On va enchaîner avec Cotillon, qui est un groupe euh, qui s'appelle très certainement Cotillon, tu vois, en anglais. Comme Marion euh, Cotillon. Ouais. Comme les cotillons quand on fait la fête. La fête euh, C'est un groupe qui euh, s'est formé vers 2012-2013 par Jordan Corso. Euh, à la base, lui, en fait, il travaille en Californie, euh, à Los Angeles, je crois, sur les plateaux cinéma. Il fait de la guitare de son, dans son petit coin, voilà. Et bon, il l'aime bien, hein, il en fait depuis toujours. Mais bon, il n'est pas trop sûr de lui. Et puis, un jour, il se lance et euh, il fait un concert. Il prend ce pseudonyme-là de Cotillon. Et euh, il enchaîne rapidement avec une résidence artistique. Et après ça, tu as J.R. White, euh, qui est un producteur euh, et musicien et qui est un ancien membre de Girls, du groupe Girls. Mm -hmm. euh, qui, en fait, lui propose tout simplement bah, Si tu veux, mon gars, je vais te produire ton album. Viens vivre à la maison. Eh bien. Donc, euh, bien. Après ça, du coup, il déménage à San Francisco pour faire ce premier album et euh, il finit par atterrir à New York. En tout, il y a trois albums. Le dernier est sorti en mai euh, chez Burger Records. Euh, mais là, nous, ce qu'on va écouter, c'est un extrait, un morceau issu de son premier album de 2015, euh, un album éponyme, donc Cotillon, euh, que je trouve vachement dark pour euh, le label Burger Records qui d'habitude fait plutôt des, des sorties... Euh, Garage Rock, et à l'époque, en 2015, bah, ils ont sorti ça, et pour le coup, le son, euh, c'est plutôt euh, dive, tu vois. Ah d'accord. C'est un truc très mélancolique, très showgaze, très... Euh, Avec voilà. plusieurs nappes euh, qui superposent, Exactement, quoi. Exactement, euh, c'est pas du tout du Burger Record comme on pourrait euh, s'attendre, euh... mmh. voilà. Donc, euh, je te propose d'écouter le petit morceau qui s'appelle Before, euh, qui euh, est un peu mélancolique, mais que je trouve très bien, de cotillon. bifor du groupe cotillon cotillon c'est pas mal hein bah oui oui ça me donne euh, envie de voir la suite hein, comme euh, comme le groupe que tu as passé youbet avant et même euh, les Hermites. Delight. Ouais. Enfin, Genre... Ça fait plaisir, ça fait zizir, ma mission est accomplie, presque. Euh, moi, je vous avais dit que c'était une émission un peu hommage. Bah, deuxième hommage, malheureusement, avec Idir qui, euh, qui vient de nous quitter, qui est euh, pour moi un des plus grands chanteurs je bon, J'en connais pas énormément, mais en ouais. tout cas, lui, euh, je l'adore. Euh, pas grand chose à dire, à part le morceau que je vais vous passer, qui est euh, son tube Avava Inouva qui pour moi est tellement doux qu'il me fait penser à une berceuse. C'est vrai. Donc si vous avez un, un enfant en bas âge ou même un petit, que c'est le moment de la sieste, mettez lui ça, ça va le, le calmer. Euh, bon, bah, voilà, tout de suite y dire et avec Avava Innova. رايت سنذ وضرن وسلي سيلا يزغزن مسيت حبر القوس صندوق <تصفيق> قوس الزين Vava Innova. Une petite pépite. Oui, vas-y Lena. Ah ok, bah, très bien. Euh, pour... on, on revient en 2015, cette fois-ci on n'est pas du côté de Burger Records mais on va chez Evenly Records qui cette année-là fêtait ses 25 ans. Bon anniversaire à eux en retard. Voilà, 5 ans plus tard. Pour cette occasion, ils ont demandé à deux gros artistes, un américain et une britannique, euh, de reprendre un morceau. Je vais y revenir. Donc ces artistes, en fait, donc, tu as euh, Beth. Beth. Euh, d'un côté euh, qui elle fait plutôt folk, euh, du Folktronica euh, qui a été découverte euh, notamment grâce à ses collaborations avec euh, The Chemical Brothers ou encore William Orbit mm -hmm. et tu as de l'autre côté Mark Lanegan, qui est connu euh, aux états unis euh, dans, avoir, le monde, dans le monde dans le monde, il est américain euh, pour avoir notamment euh, euh, été membre de Queen of the Stone Age entre autres plein D'autres groupes, et puis pour sa carrière solo, tout simplement, ouais. et sa voix rock, rock, rock, rock. Euh, et donc, du coup, ils ont demandé à ces deux personnes-là de collaborer ensemble et de reprendre Your Kisses Burn, qui était un duo, une chanson duo, qui était sortie en 88 et qui était interprétée euh, par Mark Arnold des Soft Cells et Nico, qui est une chanteuse, actrice. Du Velvet Underground. De Nico. Nico du Velvet Underground. Et donc du coup, qui est décédé juste après cet, en cet enregistrement. D'accord. Voilà. Et euh, du coup, c'était un petit peu euh, un hommage aussi euh, à elle. Et euh, ça a donné du coup cette belle reprise. Alors, ils n'ont pas changé l'orchestration, mais, euh, mais c'est beau. Ils ont deux belles voix, les deux. Et le morceau s'appelle By Your Kisses Burn. My heart, your kisses burn me, sending sparks, aurora's fade, charisma pales, your kisses burn, they scorch my soul, and world without. Belle, belle reprise. Hein. On, disait, on se disait avec Pio que ça ressemblait un peu à I Want to Take My Life Loving You de, de, de Tina Arena. Le truc de Zorro La, la BO du film Zorro, <rire> Zorro le dernier. Mais version plus de drogue. Voilà, avec plus de drogue. <rire> on a juste pris la parole pour dire ces bêtises et pour vous dire au revoir. Et puis on vous souhaite un beau week-end on vous dit à la semaine prochaine à la même heure. Au même endroit Même endroit. Radio... Peut-être pas, on ne sait pas. Ah, radio, la radio ah, non, est partout en tout non. cas. Au revoir, Léna. Au revoir, Pierrot. Au revoir, Marc et Beth.